Unité huit, leçon un, séquence dix-sept. Les souvenirs de Madame Dumas. Attention,、oh. oh. Excusez-moi. e l l e est un peu abîmé. e Ça a de la valeur. Sentimental. Tenez, lisez. Premier prix de danse contemporaine, Lausanne. Vous avez fait de la danse Quand j'étais jeune. Je me rappelle, j'ai gagné cette coupe quand j'avais 20 ans. J'adorais la danse. Et vous avez arrêté Eh oui, quand j'ai rencontré mon mari. Il travaillait pour les Nations Unies. Alors, j'ai fini mes études et j'ai travaillé comme traductrice à l'ONU. Ah, l'amour. L'amour. Vous regrettez la danse Pas du tout. J'ai vu des tas de pays. J'ai fait des tas de choses. Quoi, par exemple Regardez. Quand nous étions à New York, je jouais dans une équipe féminine de football. C'est vous, là, sur la photo <rire> Oui. Et là, c'est à Londres. Je chantais dans une chorale. On a même fait un disque. <rire> Danseuse, chanteuse, et quoi encore À Dakar, je faisais de la sculpture. Voilà une de mes œuvres. Mais alors Vous êtes une artiste, vous aussi Peut-être, mais une artiste ratée. <rire>